Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir au Undead Incorporated Show réanimation. Effectivement, il nous fait grandement plaisir de pouvoir vous divertir tout au long des trois prochaines heures. Et surtout parce que votre présence, à vous tous et chacun, remplit notre cœur de joie et d'allégresse et s e sans borne. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Les 53 derniers mots, articles, verbes et adjectifs sont tous d'ignobles mensonges parce qu'on vous emmerde tous. <rire> Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant-chef, surtout ce soir parce que nous sommes particulièrement de mauvaise humeur. Mais ça aussi, c'est un mensonge. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are undead, Incorporated, cause Pandragon said so. And that's a very sucker. Go! In for surprise, you're in for a shock. l On d o n town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me y o u turn your back. When I'm sneaking, the shadows by the wall I laugh when I'm c r e e p i n g but you won't see me at all Oh, hear my warning, never turn your back on the river Cause soon you shake the fear, and never knowing if I'm near I'm flying and shameless e t e r n a l a nameless, d n except for the r i p p e r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 ビリアン・ワンチェ・ミュージック・ダニエル・コテオコリマソン、イオドワ・リリアメタル・ポイント、コンプリー40ドル、ポイン0ドル、ポイント、ポインント、ポイント、ント、ポイント、ポイント、ポイント、ポイント、ポイント、ポイント、ポインント、ポイント、ポ Pour plus de détails, visitez le toirilliametal.com. Salut, mon Dani. Ah, salut. Ça n'a pas l'air d'aller, mon chum? Bah, je pense que je suis du b o a u de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi, et moi, t'arranger ça. o、oh, u o、oh, u a i aussi, tu m'amènes, toi, là. là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique, avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes, puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Tu vas voir, mon Dani, on va te les changer les idées.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 Connecté sur la Mauricie à tous les jours 17h15 sur Télécogeco, câble 11. Pour les rediffusions, consultez t v c o g e c o c o m Qui sait, peut-être y verrez-vous des gens de l'UQTR à l'écran. Télécogeco, des vraies nouvelles d'ici. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89.1.、Oh. Ouais, je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 13 septembre de l'an de disgrâce 2011. Je suis Dr. Payne Pandragon. Et mon assistant-chef est nul autre que cet infâme et pestilentiel gobelin du nom de Sinistros. Putréfaction.、P、oui, putréfaction. o u i c'est le, le mot de la semaine. Nous sommes en colère ce soir. Oui. Et pourquoi donc? Je que tu sais pas, mais c'est pour me le dire. Non, je croyais que c'était toi qui étais pour me le dire. b e n on est toujours en colère. b e n c'est vrai. Mais la réanimation n'a pas le choix. Tu sais qu'on est chanceux. Bien, dans notre malchance, effectivement. La température est tout à fait merveilleuse. b e n aujourd'hui, oui, j'avoue que ça avait un petit cachet.、Euh... Et ça joue pour nous. Eh oui. Parce que. Le monde ne sort pas et ils écoutent réanimation. b e n v o i l à e t voilà. Ils veulent pas sortir pour aller s'acheter o u loin un film. Fait trop mauvais. La télévision, c'est poche. Ils écoutent réanimation. Mais c'est vrai que c poche, la télévision. b e n oui, c'est vrai. Pourquoi o n est a b o n n é à ça? Parce que.、Ah, C'est une était... excellente question. p o u tu n e excellente question, je n'ai pas de réponse. D'ailleurs, j'y songe souvent à me dire est-ce que je ne devrais pas mettre cet argent-là ailleurs? Comme. La radio. <rire> oui, c est, c est, tout le monde sait que. d'une certaine façon, oui, puisqu'on fournit nos disques.、Là. Mais、euh, non, je ne sais pas. Je, parce que majoritairement, à part quelques canaux spécialisés, ce n'est pas extraordinaire.、Hein. Non, effectivement. On va dire que les. Ben, certaines petites émissions, comme、euh, la semaine dernière, j'avais écouté、euh, l'hypnotiseur Mesmer. Ça, j'ai bien rigolé. Ça, c'est ce, p o u r pire、mm -hmm. moment de télévision.、Mm -hmm. Mais. C'est quoi? C'est une heure dans une semaine? <rire> oui, c'est pas énorme, le h au t prix qu'il nous charge, mais bon. Une,、euh, une, une chance qu'il n'y ait pas spécialisé. Ben, ça en prend, ça en prend, ça en prend, effectivement.、Euh, mais comme on, on est à la radio, restons à la radio. Et、euh, vous venez d'entendre le bloc Back to h o r r o r and Metal qui mettait en scène cinq pièces qui avaient tous pour titre une référence d'un film d'horreur qui soit.、Euh, e、euh, bah,、bon, en fait, récent, oui et non. Mais principalement, des classiques o n a débuté, ben, en fait, on vient d'entendre le, Hosier Osborne t la pièce My Jekyll Doesn't Hide, qui fait référence, bien entendu, à Dr. Jekyll et Mr. h y d e q u i s on en retrouve sur Osmosis, très bon album, qui est paré en 1995 sur Epic, comme d'ailleurs à peu près tous les disques de o z z y、euh, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu me disais que t'étais pas un gros fan de o z z y mais cet album-là, il est vraiment bon. Juste auparavant, nous avions Cathedral, la pièce Hopkins, The Witchfinder General. Hopkins.、Ah, c'était bon, v o u Oui, c'est vraiment c'était un très bon album. Carnival, The Carnival Bizarre, qui est paru en 1995 sur E-Rake. Et, e、euh, u Matthew Hopkins, c'était un chasseur de sorcières, qui était interprété par un film culte,、euh, qui était, u n film culte, qui a é t é i n t e r p r é t é par Vincent Price.、Euh, nous avions juste auparavant,、euh, Motorhead, et la pièce Hellraiser, tirée de March or Die de 1992. Et Hellraiser, eh bien, évidemment, c'est le titre d'un film culte de Clive Barker, qui mettait en vedette Doug b r a d l e y dans le rôle de Pinhead. Moi, j'ai toujours voulu avoir des, des clous qui me sortaient de la tête quand même. Je peux t'arranger ça vraiment pas cher.、Là. Ouais. Le clou... prix des clous, c'est tout. La main-d'œuvre,、ah, okay. je le fournis. OK. T'as prêté... juste à me dire quand j'enfoncerai je, un peu trop profondément. ah ouais, mais c'est parce que les clous, il faut qu'ils passent de l'autre bord. Oui, ben, c'est ça. C'est ça. Il、okay. va falloir que je le fasse par l'intérieur. Ah, OK. i <rire> s、ouais, faut que tu roubles là. OK, on s'arrange. <en jour. rire> Euh, vous aviez a r o n Maiden et la pièce de Phantom of the Opera, tirée du premier album éponyme a a r o n Maiden de 1980 sur EMI. Évidemment, pas besoin de présenter le Phantom of the Opera. Tout le monde sait que c'est un film qui est paru en 1929 initialement,、Mais、je ne m'abuse, qui a été popularisé par la suite avec beaucoup de. de ben, des de, pièces sur Broadway. Eu、euh, des p i e s u r r o a d a Ça a l'air, ça vaut、opérons. vraiment la peine d'aller voir ça.、Euh, J'imagine que、ouais. oui.、Euh, film dont il y a eu plusieurs versions. Euh, de moins b o n n e mais d e x c e l l e n t e entre autres avec Lone Channy Lon Jr. Et nous avions ouvert avec Judas Priest et The Ripper, bien entendu Jack the Ripper, qui t i r a i t Cette pièce live est t i r a i t de l'excellent album Live Unleashed in the East, qui est paru en 1979. Imagine-toi donc. Sur la Columbia. Ça les rajeunit pas, hein. Ils peuvent bien faire un farewell tour. Ouais, sans、euh, Kiki Darling. Ouais, ben c e s tout t c o u r t C'est une autre histoire. Oui, mais c'est poche. Faire un, une tournée d e d i e u sans un de tes membres originaux. Semble-t-il que Kiki Downing ne s'entendait plus du tout avec le management et、euh, ça, ça a comme mal fini.、Euh. Oui, bien, écoute. Remarque, que je ne sais pas combien de dates c o m p o r t e leur Farewell Tour. J'en ai aucune idée, mais il me semble q u i l l e a pu faire un petit effort. et、euh, l'abstraction. faire Ça a l'air que c'était trop pour lui.、Là. Ah, bien, qu'est-ce que tu <coughs> veux? nous avons une émission ce soir remplie de choses plus ou moins intéressantes, surtout la partie Sinistra. Oh, e t r è s plate, ça là, Mais heureusement, je suis là. Comme dans mon annonce de ce soir, je dis qu'on va écouter un pack à t c h o t o c k tout aussi mauvaise s les unes que les autres, comme vous aimer tant. Ben, tout le temps. De la médiocrité. Médiocrité musicale. Ben oui, t'as jamais si vrai, si vrai, si autant la vérité, vais-je le dire. Toi, t'as deux albums à présenter. Moi, j'en ai un. Euh, mais on a aussi des blocs、euh, qui sont un peu plus i n c o n g r u s Oui, i n c o n g r u s Et je regarde ça, là. Toi, tu vas donner un petit peu plus.、Euh... Moi, le mien, il est plus triangle obtus. Ouais, je... c'est ça. Tandis que le mien est plus triangle des Bermudes, là. o、okay. k Mais on devrait s'amuser fortement. Euh, 19h42. Pour vous rappeler, côté spectacle, que le 24 septembre prochain, au Rocka f e l l e r Stage, t r o i s v i è r e s m é t a l présente Cryptic Halling, Obscursus Romancia, e n i g Mist et A.S. C'est à 19h, le 24 septembre, c'est pour tous au coût de 10 dollars, au Rocka f e l l e r Stage, t r o i s v i è r e s m é t a l Fest, 11e édition, qui se produira le vendredi 14 et samedi 15 octobre prochain à la bâtisse industrielle. Et cette fois-ci, on a vraiment la version officielle et finale. Du... final, bâton, fini.、Ouais. Fini. Du, euh, des, euh, des deux soirées. Donc,、euh, le vendredi 14 octobre, Calter, Les Écorchés, Beneath the Massacre, Carnifex, Alice, n i p o n d e a t h Jeff Water s et Annie Later. Et ça remonte grim. Ouais, parce que c'est lui, Annie Later, Jeff Water. s en fait,、euh, Que j'ai vu d'ailleurs cet été au Wave MTL. C'était bien. bien. Jeff Water donne un très bon spectacle. Il pour... est en forme.、Oh, oui. Ah oui, il est très en forme.、Ouais. tant qu'au samedi 15 octobre, End is Near, Mass Murder Messiah, Insurrection, L'Esprit du Clan, Blind Witness, Cryptopsy, Sacrifice et Cavalera Conspiracy. En ce qui concerne les coûts de billets, John, c'est 40 le vendredi et 40 le samedi. Le forfait deux soirs est au coût de 70 Et je le sais pas. Mais je doute fort, John, qu'on ait des billets à faire tirer sur les ondes de réanimation. Ça, c'est Mr. Jeff Hull qui va décider ça. Puis, d'après moi, ça sera pas le cas.、Euh, les points de vente de s billets sont, sont, sont, sont, sont, sont,、euh, là-bas, là. Puis, à l'autre place, là. Puis, c'est ça. Musique d a Niel Côté, e、euh、u je vois pas grand-chose, h o n n ê t e m e n t Ah, peut-être que comme ça, je vais voir de quoi. La puce rock,、euh Je ne sais pas, comment ça s'appelle déjà à p l a c e l a u r i e r là? Rock, je ne sais pas quoi, là. Musique du Faubourg. Mais non, ça n existe plus sur a même c h o Ah, ok, c'est pas ça de bas. À Plastorier, musique du Faubourg, c'était à a rue Saint-Jean. Bravo, ça! Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. q u c e q u e tu sais, toi? Je ne vais pas aller à Québec, moi, c'est ce que je te dis. o u n je m'en doute s bien. Je ne sais pas. Ah, oui, bon, ok! La musique de r Nier c ô t é c'est à Trois-Vières. La Calimation, toujours à Trois-Vières. Profusion à Montréal. Vision Rock, Place Laurier à Québec. Disque et Rubin à Drummondville. Et sur le Trois-VièresMetal.com via PayPal. Bon, en fait, j'ai pu dire une information complète. Donc,、euh, c'est ça qui est ça. On vous reviendra avec un petit rappel tout à l'heure de tout ça. Euh, euh, je vais vous parler un peu cinéma tout à l'heure、euh, et, et musique, bien entendu. Mais tout de suite, Sinistros, qu'est-ce que tu nous proposes comme insalubrité sonore ben, Une insalubrité que j'avais、euh, plus ou moins appréciée,、euh, compte tenu que c é t a i t un album plutôt morne qui remporte quelques bons éléments.、Mm -hmm. bon, on était censé le passer la semaine dernière, ben, mais on n'a pas eu de temps. Fait qu'on se reprend cette semaine. C'est la formation polonaise, u、euh, à une gang du cornichon Mastifal. Mastication, o u i s Mastication, oui. Mastifal avec、euh, l'album Parvizia. Mastifal qui e s t une formation qui fonctionnait dans le début des années 90. Ça se séparait en 95. Il y avait un album, puis ils viennent de sortir un nouvel album ici en 2011. C'est vraiment leur deuxième parution, oui. C'est、ouais. leur deuxième parution,、euh, Moi, je trouve qu'avoir attendu si longtemps, parce que le premier album était très bon, avoir attendu si longtemps entre les deux p u t sortir ça, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas donné une corde、okay. très, très forte. Mais le tir, premier、ça. album, est-ce que tu le connaissais? Oui, oui, c'est très, très bon. C'est vraiment là. bon. Oui, oui, c'est vraiment bon. Fait、okay. qu'ils sont à des années-lumière là-haut. De ben, là. on dirait qu'ils ont pris leur album, le, le premier album, ils l'ont shaken et ils l'ont comme. l s refait. Ben, refait, mais avec.、Euh, Fait des influences des, des, des 15 dernières années, là, tu sais, dans, dans le、okay. black metal. Ça sonne, ça sonne un peu le réchauffé, là. OK.、Euh, Côté production. Ben, c'est v r a c'est très bon. c e s Y a pas de problème avec ça.、Okay. ça c'est juste que venant d'un band comme ça, j'ai l'impression que tu as passé ton stock au micro-ondes, pis、euh, <rire> c'est pas mauvais. Tant que <rire> ce s t pas des œufs, Tu sais, peut-être que pour quelqu'un qui connaissait pas le band et qui connaissait pas les albums, ben, l'album d'avant, il va peut-être y trouver son compte. Moi, ça m'a juste laissé un peu de, un peu de glace, mettons.、Là. Un peu pantois. Ben, très pantois, oui. D'accord. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la signification pantois, je vous invite à aller consulter Internet. Probablement sur Wikipédia. C'est quoi son Internet? C'est un truc.、Euh, Faut-tu mettre 30 sous dedans, puis ça brasse le lit. OK. <rire> <rire>、euh, ben, j'ai une question pour toi, Sinistros, e par exemple. Quoi, je、sport? regarde que tu me présentes cinq pièces ce soir. Ben, cinq pièces.、Euh, eh、ben, la cinquième,、euh, c'est quoi, là? Non, c'est.、Euh, je t'expliquerai ça.、Euh... Ben, c'est-tu vraiment une pièce? C'est parce que. Le CD que j'ai présentement, il a mixé l'intro et、euh, la, la deuxième toune. Fait que c'est juste pour savoir si on devait faire. Parce que chez moi, il faisait comme deux pièces distinctes. Mais ici, j'ai comme l'impression qu'il fait une pièce avec les deux. Ah, OK. Fait qu'on décidera en cours de route. Non, ce que je me demandais, c'était vraiment une pièce qui était pour donner des, des points d'exclamation. Non, c'est pour me dire, okay, watch out, rendu à numéro 4 là-dessus, pense-y. Ah, je vois. Rendu à numéro 4, ça veut dire qu'il va en avoir passé peut-être ben 5 en tout, là. Fait que, du coup.、Euh, je me convainc. On a un problème, nous autres, là. C'est quoi ton problème? Ben, je sais pas, là, je regarde le minutage de la première pour pièce. Pour ça,、là. je te dis, a.、Ah, c'est ça, C'est、okay, ça, chez moi, c'était deux pièces distinctes. Ah! Mais, Euh, je, je me, suis... là, okay, ça, je me rappelle、là. que les, les, les lecteurs CD ici, des fois, ils fonctionnent、mm. différemment. Des... Oui, effectivement. Ou des fois, ils ne fonctionnent pas. Ben oui, ça arrive. Surtout quand on prend des. Là, ah Ben oui,、réponse. le Gen of the Dam, e peut-être qu'il ne marchera pas. y i a i s e m o i donc. Ben, ça se pourrait. OK. <rire> Écoute,、euh, allons écouter、euh, Master Fall. Bon, ben, dans le fond, c'est l'intro et la pièce The Wall of Phantom. C'est deux pièces en une、okay. euh, qui étaient censées être deux pièces distinctes, mais en fin de compte, c'est. Alors voici Master Fall de l'album Parvusia.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 Procure-toi ton passeport pour le festival Envoi l e Macadam et viens découvrir plus de 60 bandes provenant de 15 pays, dont Rise Against, I Am, Chantelou et The Last Assassin, As I Lay Dying, Blood for Blood, Band of Scars et plusieurs autres qui t'en mettront plein les oreilles. Le festival Envoi l e Macadam en collaboration avec l Abière Tremblay du 29 septembre au 1er octobre à Québec. Procure-toi ton passeport trois jours sur e n v o i l e m a c a d a m c o m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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. N'ayez crainte, ce n'est que nous. Et une trolée de choses obscures et à moitié mortes qui hurlent derrière nous. Eh oui! Bon.、Euh, ben, en fin de compte, ça valait le 6,5. Mais pas plus. Non, c'est ça, je t r o u Pas plus. Ça i i l s se perdent en cours de route. Ils se perdent en cours de route. Ils partent sur des bonnes, des bonnes lancées、si、et ils échappent. C'est ça.、Ouais. Tu es en plein ça. Écoute, j'ai en entendu bien p a y e que ça. Oui, oh oui, oh oui. C'est、euh, pour ça que je l'ai donné 6,5. Non, c'est une, une note correcte.、Oh、c'est、oui. pour ça que ça m'a laissé pantou un petit peu.、Oui. Mais il y en a peut-être qui vont apprécier. Un peu plus l'album que moi.、Maintenant. Ben, ceux qui n'ont pas de goût, là, mettons. a pas, <rire> pas moi qui l'ai dit. Alors, c'est moi, c'est moi. Hey, on vient d'entendre、euh, la formation m a s t é p h a l qui vient de Pologne avec les pièces Sovereign's Return, May He r o t in Hell, Under the Sign of the Morning Star et The Wall of Phantom. C'est sur l'album Parousia et c'est paru. Le 15 mai 2011 sur Witching Hour Productions. Arrête donc de nous raconter n'importe quoi.、Toi. Ben oui, mais là, quand tu e a i s que je te dis, il faut que je me fasse mon intéressant. <rire> t a s du travail à faire, toi. <rire> <rire>、euh, côté spectacle à l'extérieur de la région immédiate, soit en direction Montréal et Québec. Ce soir, c'est Arch Enemy accompagné de Devil Driver, s k e l t o n Witch et Tonic. C'est juste、bon, une soirée intéressante. Oh, u、oh, tout à、oh. fait. Un s h o w métal honnête.、Euh. Oui, je pense que c'est le mot、euh, et le qualificatif qui convient le plus.、Euh, le 18 septembre, si je ne m'abuse, c'est dimanche prochain.、Euh, c'est Catatonia, Evans Cry et Almbang. C'est au Faux-Fonds Electrique à 20h au coût de 20 et 25 taxes incluses via admission. e v e、euh, r g r e y Sinistro aussi sera en compagnie Sabaton, Power Glove et The Absence. En fait,、euh, je pense même qu'il y a. The、h、Absence, ça, ça va être comme nous autres, ça. Ah, Je pensais que tu avais acheté ta p a s s e VIP. moi.、Oui. Euh, c'est mercredi le 21 septembre, c'est la semaine prochaine. C'est à 19h au Foufouines Électriques. Il en coûtera 20 et 25 taxe s incluse. s Il y a un billet VIP, VIP disponible à 17h30 au coût de 55 taxe s incluse. s Jeudi le 29 septembre au Petit Campus, au Café. Il y a des changements pour ce spectacle-là, je pense. Je ne sais pas. Oui, Ghost、euh, ne seront pas de la partie. Tu n'es pas sérieux? Ou à cause de visa, ou un problème de visa, quelque chose. Ah, ben, ce n'est pas. BCI n'annonce pas, tu peux t l j a i r e Ben, ce p a r s j'ai vu ç Je pense que c'est hier que j'ai vu ça. Là, ah,、euh, c'est poche, ça? Très poche. Bon, en fait, qui s a s s Si sur... c'est vrai, ça, ça va être vraiment, vraiment poche. Ah、oh, oui, puis, tout à fait. Ça va prendre un méchant ban pour remplacer Ghost. Là, oui, puis, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont pour Ghost, entre、mm -hmm. autres. Oui. Ben, bref, sur le site officiel de BCI, c'est toujours Enslave, Ghost et Alceste. C'est jeudi 29 septembre prochain à 19h au Café Campus au coût de 20 et 25 taxes incluses. Les billets sont disponibles via admission. Saxon, au mois d'octobre, le 10, en compagnie de Borealis et Heroic. Faux-fonds électriques, 20 et 25 taxes incluses via admission. Ben... <rire> T'as l'air vraiment zombie, man. <rire> Ça vient de me posséder. Ingui Malstein. Ça、hey. fait aussi mal、oh, que l Gastro. J'en parle、ça. même pas. J'en parle. Ben oui, je vais en parler. Parce q u o n faire plaisir à Tower que j'en parle. Oui, tu penses. -tu? Oui, il aime ça.、Lui. Il aime ça quand j'y tape sur le clou. Ben voilà, je pense que c'est un peu n e Gastro. Je pense moi, je posais de la Gastro. Ben, t'es 100 000 à l'heure. <rire> la question se pose même pas. Ingui Malstein Gastro sera avec des groupes invités qu'on ne connaît pas encore le nom parce que probablement, comme je le répète, personne ne va aller jouer avec. C'est au Club Soda. Pauvre cl cl Club Soda. Pauvre Club. Qui est une belle place, en plus. Ça n'a pas d'allure de détruire des belles places demain. Non, c'est le 18 octobre. Elle n'est pas là. Bon, OK. Dark Funeral, c'est au mois de février et des s i d e au mois de mars. On reviendra là-dessus. C'est encore assez loin. Je vous parle maintenant de choses qui sont relativement intéressantes, c'est-à-dire de toi. Eh <rire>、hey, oui! C'est une blague. Ça、euh, fait p e n de vainquer sous rush. Il y a plus qu'un gay, il y a même Vital. Ah oui, c'est le serpent au complet. Euh, oui. e、euh, euh, j'ai,、euh, ben, en fait, il y a un film qui sortait、euh, le week-end dernier qui porte le titre de Contagion. Ça d i s t u quelque chose? Ben, ça, c'est quand on poigne la grippe en gang.、Là. Quand on poigne la gastro, on a l l a i t voir avec n Oui, ok, ça, ça, ça, c'est de la grosse Contagion. Contagion, c'est un film qui, sort, qui est sorti vendredi dernier, qui est, un,、euh, qui est de Steven Soddenberg, qui met en vedette Matt Damon, Lawrence Fishburne et Gwyneth Paltrow, entre autres. Et c'est un film qui raconte une épidémie soudaine qui se répand à l'échelle mondiale. Et c'est la lutte、ah, de quelques scientifiques médicaux pour enrayer. Mais en fait, est-ce qu'il paraît ç a b r a s s e énormément? J'ai vu les previews. C'est correct. C'est pas un film d'horreur. C'est classé un peu plus science-fiction, trailer. Mais ça risque d'être intéressant. Contagion. Mais j'ai vu un film, par contre, le week-end dernier que j'ai bien aimé, qui se trouvait être la suite d'une série B. En fait, le premier était Syria, lui c'est Syrie B, c'est la suite. Syria, c'était pas <rire> des guitares, ça, dans le temps? Je sais pas. i、ouais, l me semble qu'il y avait des marques de guitare s qui s'appelaient Syria. Mais, Mais il y avait Aria. Aria, il y avait Syria aussi.、Ah, Ils、ouais. faisaient des basses, des, des, des initiations de f e n d e r Jazz. Puis,、euh, ah, ça, ça se peut,、ouais. je sais pas.、Euh, J'ai écouté le film Zombie Diaries to World of the Dead. Le premier film, je l'avais vu l'an dernier, j'avais trouvé ça assez correct. C'est un film de z o m b i e on s'entend, là. Euh, c'est une production britannique, et c'est justement ce qui fait la beauté de la chose, c'est que c'est filmé très différemment, le、mmh. traitement d'image est différemment, est différent, le jeu des comédiens est aussi très froid, de par leur nationalité, ce qui donne un aspect au film,、euh, tout à fait, je dirais, intéressant. Pour un film de zombies, on s'entend, toi et moi, que hein, le sujet a été épuisé à outrance.、Là. Ça a été perte mais... de revue et recorrigé. Tout à fait.、Euh... Mais j'aime encore ça. Puis c'est un des bons films, World of the Dead, Zombie Diaries 2, qui est disponible en DVD. Je l'ai coté 7 sur 10. Quand même pas un film extraordinaire, là, mais c'est un film qui,、euh, qui distraira、euh, allègrement les amateurs du genre. Donc,、euh, c'est un film à prendre en note à voir dans votre petit、euh, répertoire cinématographique Maison. Voilà. Maison. Ceci étant dit, nous allons maintenant continuer avec mes choix musicaux, qui cette fois-ci est un bloc cacophonique. Cacophonique? Ouais, c'est p a s r ça, ça veut absolument rien dire.、Euh, La cacophonie, non. t o s des niaiseries, là. C'est même pas bon. C'est p l a t On va commencer. C'est un bloc qui a une tendance un petit peu plus. Blackish par moment. Oh, ç e n rit plus. Non, non, mais on s'entend, là. é c o t u me connais suffisamment pour savoir que je me lancerai pas dans le grand black metal, <rire> Non, on va entendre à l'instant Holdman's Child, Malakesh, d e m o b o r g i e r n e c r o p h o b i c God t h Throne. t r è s bon. Ben oui, allons-y avec la pièce titre de Slaves of the World, de, de Holdman's Child à l'instant. Parce que ça nous le tente. Ben oui, tu l'as dit. <rire> C'est tout. Go.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 ビーン・ウォッチ・ミュダニエル・コテオコリマソンワー・リメタル・ 40$ les d コンー14 15 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement m t a l de l'année.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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. Le c o h 22h42. 22h42. 20h42. On est en retard un petit peu. On est On aurait fait de l'over. Un petit a... peu. peu pas mal.、Là. Ça va e dire u t vous c o û t e cher d'étiquette tout à l'heure. Des gens q u ont été chanceux ce s de me penser. <rire> et par la peau des dents. Moi, c'est pas pire, je、euh, suis 22 à 22h04.、Ouais, moi, j é t a i s à 22h08.、Euh, ah, c'est bon. bon. On a juste le temps.、Euh, 20h45.、Hey, 20 tu t'es surpassé p et ton bloc pour une fois, c'est bien. Comment ça? C'était pas pire.、Là. Non, C'était pas, pas plate i C'était r e pas p comme d'habitude. Oui, c'est ça. Ben, merci, vous êtes trop bon. Je vais essayer de me reprendre la semaine prochaine et de te mettre ça plate à mort. <rire> OK. Oh, plate oh, à mort. Plate à、oh, mort.、Euh... Pourquoi e l e v o u t du dette? Il y a des chances.、Ah, oui, des ça, des chance. Plate à mort, d e u t e Cette semaine, j'étais assez, assez tranquille jusqu'à présent là-dessus.、Ouais. Mais <rire> t a s peut-être pas tout perdu. C'est Ce un nid qui parti remis. Certainement. Ha ha ha! Bon, on, en fait, bon, il est 20h43, c'est l'heure exacte, et vous êtes. Tu t a r r ê t e s de bêler tout le monde, sans te、bon, voir le monde, je suis désolé, on est le, le 6 monde, juin、fait. 1973,、mmh. puis demain, c'est、ouais, m a i n Oui, on va voir une nouveauté de Yes, ça, ça s'appelle Roundabout. <rire> Roundabout. <rire> oui, mais ça sort demain. Oui. Et vous êtes à l'écoute de réanimation sur les ondes du 80F, <rire> m Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou, on vient d'entendre. Du... Quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai lu ça dans le Montréal Matin, justement. Dans le Montréal Matin. <rire> j a p p e l d e de ça, toi. Ouais.、Euh, okay, C'est bon, ça. Il y avait une superbe recette aussi à l'heure du souper, aux recettes de Juliette à la télé. <rire> C'était. Et précédée à l'heure du midi、la、par a l l o Boubou. La <rire> fine cuisine d'Henri <de> Bernard. <rire> <rire> Le s gourmet s farfelu. s <rire> On vient d'entendre, après, avant ces élucubrations et cette pause publicitaire, la formation g o d l y Throne et la pièce e Firestorm que l'on retrouve sur le dernier album paru et aussi le dernier album à paraître de cette formation, Under the Sign of the Iron Cross, qui est paru en 2010 sur Metal Blade. Je dis le dernier album à paraître parce que la formation s'est séparée. Auparavant, nous avions Necrophobic et la pièce Temple of Damnation que l'on retrouve sur l'album Death to Hell qui est paru en 2009 sur Regan Record. C'est aussi la dernière parution de cette formation jusqu'à présent. J'ai hâte qu'il sorte quelque chose d'autre parce que j'aime beaucoup Necrophobic. Demoborgir et Lepers Among Us. Ça, là, c'est un peu parent avec toi, toi qui est un peu pestilentiel. Oh, j'en perds des bouts, hein. <rire> <rire> Effectivement, Sinistro, ça prend un peu pour le s petit s poussette. s T'en p e r d des boîtes il est vif et subtil, hein. Leppers Among Us, qu'on retrouve sur Death Cult Armageddon, qui est paré en 2003, sur, <rire> sur Nuclear Blast, c'était bon. Marrakech et Grand Goddess of Bahal Sin, Benassa Magic, qu'on retrouve sur t h e e p i Genesis, qui est paré en 2010 sur Nuclear Blast. Quel album!、Oh, é c o n E.K.R., e u r Euh, t nous avions ouvert avec Old Man's Child, The One Man Band of、uh, Galder, Slaves of the World, pièce titre、euh, du même album qui est paru en 2009 sur Century Media. C'est aussi la dernière apparition de、euh, Old Man's Child. u、euh, n peu plus tard dans l'émission, moi je vais vous proposer le dernier album de la formation Blood Red Throne Brutalitarian Regime. Ben, on doit l'entendre, je n'ai pas écouté encore. Ah,、euh... moi j'aime ça. Ben, du de pétale. o a i s mais j'ai entendu une t o u n e je trouvais ça bon. Ben, tant mieux, tu、ouais. commences à avoir un peu plus de goût. Ben oui, ben oui. Euh, La semaine prochaine, c'est soit Sinistro ou sous moi, du coup, on va voir avec v o s Bon, ben, moi, tu le laissais, moi, tu le laissais. s Je vais vous présenter,、euh, la dernière parution de Uncle Tom a n d j o e l Ripper. Excellent album. Très bon album、mm. que j'ai découvert le week-end dernier, e、euh, n écoutant,、euh, Allo Boubou. Allo Boubou. <rire> ben, c'était l'invité. Ah l Tu、oh oui, te rappelles de ça, Allo Boubou,、toi? Ben oui. <rire> c'est ça le malheur. Tu t'en rappelles, puis moi aussi. Euh, bon, ok.、Euh, ça veut-tu dire qu'on est, qu o n est plus très jeune, là, pis ça? Ça veut dire qu'on est plus très jeune.、Iiii. Écoute, allô, Boubou. Ben,、euh, hey, c'était à Télémétropole. Non,、ça. c e s t à Radio-Canada. T'es pas sérieux? Je te jure. Ça va pas bien, hein. C'était une émission qui. Culturelle. C'était midi à une heure, midi、ah, à trois heures. Ça, ça se, ça se filme. Ben, c'était en direct du Complex e G. Ah oui, je me.、Ouais. Oui. Avec Jacques Boulanger,、bon, c'était.、Ouais. Pas mal, Keten.、Oh, oui, un petit peu pas mal. Mais écoute, ça valait à pogné parce que ça a duré pendant je sais pas combien de décennies. Il y、fois. avait des grosses madames qui trippaient.、Oh, oui, on l'aime b e a u b o u p On l'aime beaucoup. a Uncle Tom a n d j o e l Ripper et son dernier album qui porte le nom de Nonk Est B. Ben Dom. C'est un album qui est entièrement en allemand. Ah,、oh, c'est très festif, c'est、euh, t r è s festif.、Ouais. C'est un, un album de, bah, moi, je l'ai qualifié de un mélange de heavy, de trash and roll, de folklorique. Oh, c'est, c'est un album. De, avec quelques influences punk.、Euh, avec quelques influences punk. C'est un album, c'est、uh, have a, have a long and cool party and drink a, a lot of beer. o、oh, u c'est ça. C'est pas mal, ça. C'est vraiment hot. C'est, c'est très bon. Ça s'écoute très bien. C'est très mélodique, mais en même temps, c'est, c'est très rough aussi par moment. Donc, la semaine prochaine, cet album-là sera présenté ici à Réanimation. Et、euh, b e n c'est ça.、Euh, Sinistro, c'est à ton tour de nous présenter ton deuxième album. Et cette fois-ci, je pense que tu es très satisfait. Oui, celui-là, oui.、Euh, mais avant de présenter cet album,、euh, j'aimerais souligner le décès de B, alias Nadal, qui jouait dans Life Lover. Et, oui. C'est terminé, Life Lover, suite au décès de B. Qui est décidé le 9 septembre dernier, ça fait pas très longtemps. Ben non. Alors,、euh, Life Lovers vont faire quelques derniers concerts pour honorer、euh, certains contrats, puis après ça, c'est goodbye.、Ah, c e s t f i n i Alors, formation norvégienne qui comprend dans ses rangs deux personnes,、euh, Telok, qui a joué dans、euh, 1349 dans Gorgoroth, m m pour ne nommer que ceux-là, qui fait tous les instruments, ainsi que le chanteur de Gwil Ertak. Ça a donné de consortium. Ah, ils sont que deux. Ils sont juste deux. Okay. Ça a donné de consortium, qui est un excellent album où on a un paquet de disjonctements,、euh, de fusibles,、euh, on a des riffs accrocheurs, on a, du coup,、euh, bref, moi, ce que je dis en, en, frais de, de, de chronique,、euh, tu peux regarder dans la Réanimation. Oui, euh, sur euh, Réanimation, AD.com, il y a la, a la, la, la chronique de Sinistros sur consortium. Euh, que tu as coté un 8,5 de la g u e e 8,5 sur 10.、Oui. Hein, parce que c'est moi, que j a i t r o u v é ça original. Puis、euh, ça donne une très bonne leçon au super true cult、euh, black m é t a l l e u x qui joue encore le fond de c a c a n e、euh, en 2011.、Euh, je sens que、euh, c'est une bonne claque sur la gueule pour comprendre、euh, où est-ce qu'on est rendu avec le black metal. Ben écoute,、euh, je pense que t a, t a, ta chronique critique, si on peut employer le terme ici, est assez、euh, explicite. J'invite les gens à aller sur toi, réanimationad.com, toi, viens m'étendre. Réanimationad.com. d a i l l e s la section musique, vous allez avoir les chroniques de, les dernières chroniques de n s t r o Sinistro, c'est les miennes. Mais, e、euh, le consortium, ça a l'air très prometteur. C'est très, très bon. Moi, j'ai adoré cet album-là de A à Z.、Euh, ça va faire partie encore une fois de la longue, longue, Celle qui se rajoute à chaque semaine. Ouais, c'est -ce、euh, parce que y a, y a, ça rajoute un à chaque semaine. Tout、là. le t e m p tout le temps, tout le temps. Euh, ben, pour les amateurs de black metal, un petit peu,、euh, petit peu plus avant-gardistes, mais qui reste un, le petit côté trash metal、euh, old school en même temps. Alors,、euh, je vous invite à écouter、euh, la première pièce qui s'appelle Gazmask Gaz Prince.、Euh, C'est tiré de, de l'album、euh, de Consortium qui est sorti le 23 juin 2011 sur Agonia Records. En fait, quatre pièces qui nous sont présentées ce soir. Quatre pièces les quatre premières pièces d'album. Allons-y. Allons-y. Go.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 ビエン・ウォッチ・ミュージック・ダニエル・コテ、オコリマソン・エオ・ドワー・リヴィア・メタル・ポイント・コム、コウ・コウ・デ・コランドラー・ポイント・ソワー、70ドワー・ポリ・ドワー・ポリ・ドワー・ポリ・リ・ー・ド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 Sur place, emprunter un portable ou utiliser nos stations de montage. Visitez notre site web a u u qdr.ca. b /biblio, b La i l o bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. Bon, les boys,、euh, on va commencer la session comme il faut. Y a-tu quelqu'un qui voudrait une bonne bière? Ben、eh、oui, c'est sûr. Qu'est-ce que t as à proposer? Ben, à、euh, ta minute.、Euh, J'ai de la mort de rire,、euh, de la rivière rouge,、euh, de la route des Indes, de l'Imperial Star. Oh, oh, oh. oh v e u x Tu p e u me dire, c'est quoi ces sortes de biens-là? Ah, tu connais pas ça? Fait que t es en train de me dire que tu connais pas encore la barrique. La quoi?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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 21h13. Eh bien, nous avons entendu avant la pause、euh, formation norvégienne de consortium. Avec l'album titre de Consortium. On a entendu les pièces des Composers. Under the Black Flag, Lake Ulven et Gaz Mask Prince. C'est paru sur Agonia Records le 23 juin dernier. J'ai beaucoup aimé ça. C'est bon, hein? Ben, principalement Under the Black Flag, j'ai bien aimé、oh, ce que c i è、bon. ouais, Oh, c'est bon. Ouais, il y a v a i o u t o n d e Non, non, non, non. <rire> ah, j'ai bien, bien aimé, c'est vraiment bon. C'est un bon band, et puis moi aussi, je te re recommande. C'est une très belle surprise. <coughs> tu as donné un, un 8,5 sur 10, ça le mérite. Oui. Absolument. Euh, donc, euh, comme je le disais tout à l'heure,、euh, moi aussi, j'ai un album à vous présenter ce soir. Il s'agit de la formation norvégienne aussi. Quel qu、euh, qu heureux hasard, n'est-ce pas? Un heureux hasard. Tout à fait. u Neureux. h Qui porte le nom de Blood Red Throne, formation qui existe depuis、euh, l'autre fois. L'autre jour. Ben oui. <coughs> 1833.、Euh, c'est un, un death metal,、euh, je dirais, assez traditionnel, mais sans pour autant être old school, plus violent que ça. Moi, j'aime bien. Euh, honnêtement, euh, je le dis dans, dans, dans mon article, article, ça fait prétentieux. Ah、oh, oui. Ben, c'est mieux que. Je préfère dire article que critique. Oui, a s moi aussi. Parce que ce s t pas une critique. Non. non parce qu'on n'est pas des critiqueux. Non. On donne notre appréciation、voilà. sur des choses. C'est un article. Un article d'appréciation. Une chronique. Une chronique. chronique. Une chronique. Une chronique. Donc, dans ma chronique,、euh, je l'ai dit, j'avais oublié cette formation-là, et c'est vrai.、Euh, Mais j'avais entendu parler de n o m puis je ne m'étais jamais comme. Il y, avait, quoi, il y a un certain nombre d'années, la dernière fois que j'avais écouté du Blood of the Throne, puis. Ça m'a complètement sorti de l'esprit, je sais pas pour quelle espèce de raison, mais j'ai redécouvert la formation avec l'album Brutalitarian Regime, e、euh, t j'ai été heureux de retrouver la formation norvégienne.、Euh, moi, honnêtement, je lui ai donné un 7.5 sur 10 pour les raisons suivantes, c'est que c'est pas écoutable. <rire> c'est pas écoutable, ça me rite un 7.5. Voilà. Et on se p o s C'est une note de charité. <rire> une note pour faire passer au cycle s u i v a n t Parce que le band m'a payé grassement, p o u r que j'en parle en nombre. <rire> eh <Ben> oui, regarde. <rire> non, j'ai donné un 7.5 parce que c'est un bon album.、Euh, par contre, c'est pas un album très. Il、euh, n'y a pas beaucoup de finesse là-dedans. Il n'y a pas de, de, une originalité à tout casser. C'est efficace, ça fait la job. Pour les amateurs de death metal, c'est correct. Mais on s'entend que c'est pas.、Euh, ça ne posera pas l'histoire, là. Hein? Ben, je vais vous laisser vous en rendre compte vous-même, parce que je vous propose quatre pièces qui sont dans l'ordre de la première et la quatrième. Donc, la pièce titre, Brutalitarian Regime, suivie de Grave World, que j'aime bien particulièrement, Trapped, Terrified, Dead et Eternal Decay. Donc, c'est paru sur Severed Records. On se tape ensemble quatre pièces de Blood, Wreath, Throne. Let's go! Et 15 octobre prochain à la b a t i s t e Industrielle, t r o i s r i v i è r e Metal, en collaboration avec Musique Daniel Côté, Lapus Rock et Cipou 9 présente le t r o i s r i v i è r e Metal Fest 11e édition. 15 groupes sur 2 soirs mettant en vedette Sacrifice, a t h s Cryptopsy, Carnifex. Et pour la première fois en exclusivité à r o i s r i v i è r e m a y b o m d a c a v e r a Conspiracy. ビエン・ウォッチ・ミュージック・ダニエル・コテ、オコリマソン et ドワ・リヴィアメタル・ポイントコム、コウド・カウント・ドラー、ポイント・ドラー、ソ・セン・ディ・ー、so、ポレット・ドラー、ポレット・ドンバティス・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 A17、R34、R34、I41、I41、K70、K70.Barique! Ho、oh, oh! ho! On a un gagnant pour le prix de la b a r i q u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 L'écouter.、Right. MTV. Mix me want t smoke crack. Hey, v i g h u i e s t c i n t vous êtes toujours à réanimation. L'émission la plus joyeuse.、Euh, Et,、euh, burlesque des、Festive、ondes. f e s t i v e Oui! Et on vient d'entendre l e formation norvégienne Blood, Red Throne et, et quatre pièces tirées du dernier album Brutalitarian Regime qui est paru en 2011 sur s a v o r e d Record. Formation qui existe depuis 1998.、Euh, qui met entre autres des ex-membres de Carpentian Forest que tu connais. Bien sûr. De Emperor, de Cetericon, entre e autres. Ah, une gang de Black Eux, qui ont décidé de faire du d e t t h s e m b l a i t i l Deeds of Flesh. Moi, je connais le nom, mais je n a s sorti pas de musique. Honnêtement, non. Peu importe. Decrypted Birth aussi. On a entendu les pièces Eternal Decay, qui étaient précédées de Trapped, Terrified, Dead, Grave World, et nous ouvrir avec、euh, la pièce éponyme Brutalitarian Regime. Bref, moi, je qualifie cet album-là de bon, de correct, mais d'album qui ne passera pas à l'histoire. Bon, façon. Ben, <rire> oui. Oui, on va, c'est certain que je vais en repasser au, au cours des, des prochaines semaines, voire des prochains mois,、euh, Blood r e p t o r u m mais,、euh, je, pas pour autant pour en faire un cheval de bataille. Mais c'est un bon album. Moi, je vous le conseille. Ceci étant dit, il est、euh, 21h36 maintenant. L'émission est sur son dernier d roi. Dernier,、euh, dernier déclin.、Euh. Effectivement. Et Sinistros nous a contact, concocté un petit bloc,、euh, Alors, disparate. Disparate. Mais avant qu'il vous parle de ses, e n f a n t i l l a g e s je veux, ses <rire> enfantillages, j'ai bien dit,、euh, je vous rappelle les spectacles de, du consortium Trois-Rivières Métales,、oh. hein. Le samedi 24 septembre,、euh, c'est pas le samedi, c'est pas le week-end qui s'en vient, mais c'est l'autre. Au r a c k a f é l e Stage, chez Cryptic Halling, Obscursus Romancia, e n i q u e Mist et Arès, qui se produiront d è s 19 h、euh, au coût de 10 dollars. Et c'est pour tous au r a c k a f é l e Stage. t r o i s v i e s Metal, 1 1 e édition. Vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre le prochain, à la bâtisse industrielle, située au 1760 avenue Gilles-Villeneuve à Trois-Rivières. Vendredi, vous pourrez voir les formations Calter, Les Écorchés, Beneath the Massacre, Carnifex, a d i e s t a d i e s t pardon, Napalm Death et Annihilator. Et tant qu'au samedi, Hand is Near, Mass Murder Messiah, Insurrection. Je suis c o n t e p t de partir dire en anglais, mais c'est... pas u o u a i s effectivement. Insurrection. L'Esprit du Clan, formation、euh, française. Blind Witness, Cryptopsy, Sacrifice et Cavalera Conspiracy. Le coup des billets, celui-ci, 40 par soirée individuelle, soit pour le vendredi et ou le samedi, et 70 pour, euh, La passe deux soirs ou le forfait, si vous préférez. Les billets sont en vente aux endroits、euh, suivants, c'est-à-dire、euh, Musique Daniel Côté ici à Trois-Rivières, Le Colimaçon aussi à Trois-Rivières, Profusion à Montréal, Vision Rock à Québec, c'est à la place Laurier,、euh, Disque et Rubens de Drummondville et sur le site de Trois-RivièresMetal.com via PayPal. Donc! Pour les derniers 22 minutes ou à peu près 21 minutes 30 qui nous restent, Sinistro, t nous a concocté un bloc qui met en vedette des formations qui n'ont pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Il y a deux, deux Européens et trois, trois États-Unis. Des États-Unis? Oui. Ah, OK. On va commencer avec la formation Swift.、Euh, Swi Swif. Swift. Swifer. t、uh, s Fromage ou montre, choisissez comme vous voulez. Mais ils sont d e n c è s dans les deux pas mal. OK. C'est une gang de fromagers、euh, qui s'appelle Samael avec la pièce Of War. C'est tiré de Lux m o n d i qui est paru en 2011 sur Nuclear Blast. On va écouter ça. Go! ええ、Media。 On a eu la formation néerlandaise, Legion of the Damned, avec Shrapnel Rain,、yeah. de l'album, du de tout dernier album d e s c e n d into Chaos de 2011, c'est sur Massacre Records. Et on a commencé avec la formation suisse Samael, avec la, la pièce Of War, tirée du tout plus, du plus récent album Lux m o n d y qui est paru plus tôt cette année sur Nuclear Blast. Voilà. C'est ainsi qu'après cette dernière pièce, Qui vous a t t e n d dans quelques secondes que se terminera cette édition des réanimations? En attendant, allez tous vous faire foutre! Alors voici The Lord Weird s l o g Feg avec la pièce Materia Prima tirée d e Animal Spirits sur Profound Law Records. Go! Go!